Alors effectivement, Gilles l'a dit, on est à la fin de, de l'évangile de Marc, ou du moins l'évangile selon Marc, qu'on a commencé au mois de mai l'année passée, qu'on finit au mois de juillet cette année. Non? Et euh, on se souvient que Jean a conclu euh, l'évangile selon Jean en disant, tout ceci a été écrit pour que vous croyiez. » Et euh, tout a été écrit pour qu'on croie en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ, ça veut dire il est celui que Dieu a promis dans les prophètes. C'est celui-là qui est le fils de Dieu qui est venu. C'est lui qui est mort sur la croix pour nous. Et c'est lui qui est ressuscité des morts. C'est Jésus-Christ. Et euh, quand Christian avait introduit l'évangile de Marc, il nous avait fait le point que le but euh, pastoral, le but de Marc en écrivant ce texte, c'était pour fortifier la foi des enfants de Dieu qui étaient à Rome. Il écrit de Rome. Il parle à des croyants d'origine païenne comme vous et moi. Donc il a un accent différent, il a un ton différent. Il va donner des détails qu'on ne trouve pas ailleurs. Il va nous présenter Jésus-Christ, non pas en nous démontrant avec des généalogies d'où il vient, mais tout de suite il annonce comme étant le fils de Dieu. C'est lui, c'est le point de départ, le fils de Dieu. Et par la suite, on a vu que ce Jésus, fils de Dieu, dominait sur tout, avait le contrôle sur tout. 37 miracles répertoriés en 16 chapitres. Dans le but de nous montrer qu'il est digne de confiance et que nous devons croire ce qu'il dit. C'est lui que Dieu a envoyé pour sauver l'humanité et pour sauver chacun de nous. Et ce qui est intéressant, c'est dans le, chacun des, des, des témoignages, les prières qu'on que, que, qu a entendues tout à l'heure, nous nommons les choses que Jésus fait dans nos vies. C'est-à-dire que nous avons vécu une expérience avec lui. Et quand on lit l'évangile de Marc, en particulier le chapitre de ce matin, c'est que ce Jésus-là, on se souvient, à partir du chapitre 8, il est vraiment vers la croix. Hein? Il va s'en aller vers la croix. Il commence à dire, je m'en vais, je vais mourir, je vais ressusciter le troisième jour. Et en ce moment-là, les disciples commencent à avoir de la difficulté à le suivre. Parce que ce n'est pas leur compréhension du Messie. Et cette difficulté-là va les suivre jusqu'au bout. Et elle est encore plus éclatante au moment de la résurrection, comme on va le voir ce matin. Et la manière que je vais vous présenter le texte, c'est vous présenter ces difficultés qu'ils ont pour croire. Parce que pourquoi c'est écrit C'est écrit pour que nous nous en servions comme exemple pour implorer la grâce de Dieu quand il met en évidence Le fait que nous manquons de foi. Il ne met pas en évidence notre incrédulité pour nous juger. Il la met en évidence pour nous guérir. Et pour combler ce qui manque à notre foi. Afin qu'on le serve d'une façon parfaitement en communion avec lui. Et c'est sûr que si le morceau qui nous manque dans notre foi c'est de croire qu'il est ressuscité, comme disait Gilles tantôt, Il nous manque un morceau fondamental. <rire> fondamental. Le reste ne sert à rien, comme dit Dieu à travers Paul dans l'épître aux Corinthiens. Si nous ne croyons pas que Jésus est ressuscité des morts, le reste, ça vaut rien. Alors, crois ce que dit Jésus je n'ai pas eu de la difficulté à l'écrire sur une diapositive. Je n'ai même pas de la difficulté à le lire. Le problème, c'est de le faire. C'est ça qui est difficile. Et ce que j'aime beaucoup de Marc, parce que quand je rencontrais les, les anciens euh, vendredi matin, j'étais parti pour parler de la résurrection. C'est beau, hein? Quand on, la résurrection dans la Bible, c'est un sujet passionnant. Mais, quand je leur expose ce qui me touche dans la résurrection, quelqu'un me dit, oui, mais ce n'est pas de ça que parle le texte, <rire> le chapitre 16, concrètement. C'est vrai. <rire> c'est vrai. En regardant plus attentivement le chapitre 16, on constate que oui, Dieu dirige Marc pour nous montrer quelque chose de beaucoup plus précis. La résurrection dans le contexte de, de, de Marc chapitre 16, ça parle du tombeau vide et de la difficulté que les disciples ont eu à croire qu'il est ressuscité. Il y a vraiment la difficulté à croire qu'il est ressuscité dans le Marc. Dans les autres évangiles, ça ne finit pas comme Marc. Ça finit, oui, il y a eu la difficulté, mais après il y a eu des apparitions, après il y a eu ci, ils ont cru jusqu'à ce qu'il est monté au ciel, ensuite ils se sont retrouvés dans des temples pour louer Dieu. Mais Marc finit vraiment, le tombeau est vide. Et les disciples ont de la peine à le croire. Alors, c'est vraiment sur ça qu'on va se concentrer ce matin. Alors, je l'ai dit au chapitre 8, Dieu dit à ses disciples, Jésus-Christ dit à ses disciples, qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem parce qu'il devait y souffrir beaucoup. Être rejeté par les autorités religieuses, comme ça a été le cas. Qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Et la parole de Dieu précise, il leur disait ces choses clairement. C'est une vérité tellement grande. <rire> Jésus s'en va mourir, il va ressusciter. Tellement grande pour la nature humaine que ce n'est pas un manque de volonté, ils ne comprennent pas. Ils ont de la difficulté à comprendre. Et de nos jours aussi, il y a des difficultés, il y a des vérités dans la Bible, que ce soit dans la, ce que Dieu dit par rapport à la vie d'Église ce que Dieu dit de lui, qui sont tellement grandes parfois pour nous que on peut avoir de la difficulté. Et ça vient mettre en évidence notre incrédulité par moment. Alors, Jésus le leur a dit, ça va arriver, et on va voir ce qui se passe quand ça arrive. Donc, est-ce que je peux vous inviter à prendre vos Bibles dans Marc 16 On va lire du verset 20 au verset 1 au verset 20. Mais je vous confesse que je pense que j'ai enseigné deux ou trois ou quatre fois dans la marque. Ça c'est le texte où j'ai eu le plus de difficultés à articuler le message. Et euh, j'ai compris... Euh, Euh, en lisant certains commentaires qu'effectivement on peut avoir de la difficulté à l'articuler de bout en bout parce que euh, comme on peut le voir à partir du verset 9 comme on va le lire tout à l'heure là, il y a comme une cassure par rapport à l'histoire qui vient avant mais tout ce qui est écrit ça vient de Dieu c'est Dieu qui l'a mis là Mais c'est sûr que la chronologie des événements, ça va être un peu difficile à suivre. J'ai eu de la difficulté, mais on va voir ce que, euh, <rire> ce que le Seigneur va nous montrer à travers ça. Est-ce que vous y êtes? Lorsque le sabbat fut passé, euh, j'ai peut-être commencé au verset... Euh, 46 du chapitre précédent. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de José, Josès, regardaient où. On le mettait. Donc il y avait ces femmes-là qui étaient témoins et qui étaient présentes lorsque Joseph qui arrivait de, de, de Arimaté, là et Nicodème qui l'avait rejoint ont mis Jésus dans le tombeau qui était taillé dans le roc. Chapitre 16, verset 1. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, Salomé achetaient des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Elles savent où elles se trouvent. Le premier jour de la semaine, c'est-à-dire on est dimanche, elles se rendirent au sépulcre des grands matins comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Et elles, elles entrèrent dans le sépulcre, virent, que le, virent un jeune homme assis à la droite, vêtu d'une robe blanche. Et elles furent épouvantées. Épouvantées, là, vous regardez dans le dictionnaire, c'est une peur terrifiante menaçante. Je ne sais quoi penser, je suis perturbé, je suis déstabilisé. Il leur dit, l'ange, ne vous épouvantez pas, ressaisissez-vous, calmez-vous. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Jésus qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. Pas quelqu'un d'autre, Jésus qui a été crucifié. Il est ressuscité. Mais, allez dire à ses, à ses disciples et à Pierre, un détail important, et à Pierre, <rire> qui venait de le régner, Important de savoir qu'il est pardonné, il fait partie du, des disciples de Jésus. Ne l'oubliez pas. Et à Pierre, qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Tout se passe comme il vous l'a dit. Ne vous épouvantez pas. Rassurez-vous. Tout se passe exactement comme il vous l'a dit. Elle sortit du sépulcre et s'enfuir. La peur et le trouble les avaient saisis et elle ne dit rien à personne à cause de leur effroi. Ça c'est nous. jean encore qui me fait des gribasses. <rire> Jésus, là on passe un tout petit peu dans. Je parlais du verset 9, là on change un peu de, de, de registre. Jésus, étant recité le matin du premier jour, le premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. Elle alla en apporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Hein? Ça nous donne ici un état dans lequel ils étaient pendant les trois jours. Dans l'affliction et dans les pleurs. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller À la campagne. C'est raconté dans l'évangile de Luc, deux disciples qui marchaient pour aller dans un petit village appelé Emmaüs. Ces deux disciples, là, au verset 13, ils vont l'annoncer aux autres qui ne l'éclurent pas non plus. Enfin, il apparut aux onze pendant qu'ils étaient à table et leur reprocha leur incrédulité, la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'ils avaient vus ressusciter. Ils n'ont pas cru les témoins humains. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne, leur sera point, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alors, ce matin, je ne parlerai pas beaucoup des de derniers, de, de, de la mission de proclamation de l'évangile qu'il donne à l'église. Je vais beaucoup parler de l'annonce de la résurrection et comment cette annonce est reçue. Et pour ça, j'ai relevé deux réactions des disciples face à une vérité qui dépasse leur entendement c'est-à-dire l'annonce de la résurrection. Deux réactions. Et le but, ce n'est pas tant de parler des disciples, c'est de voir, nous, aujourd'hui, comment on réagit, l'attitude de Jésus, lui, face à ces résistances, parce que nous aussi, quand nous annonçons l'Évangile autour de nous, nous qui sommes des témoins humains pas très crédibles non plus, ça se peut que nous faisons face à des réactions de cette nature-là aussi. Alors, la première réaction quand on entend une vérité qu'on ne comprend pas, c'est comme le groupe des femmes, c'est de prendre la fuite et de fuir comme elles ont fait étant animées par la peur. Alors. Ce qui se passe c'est quoi Ce qui se passe c'est que quand on a mettait Jésus dans le tombeau, elles ont vu qu'on mettait Jésus dans le tombeau. Et quand vont lire les autres évangiles, elles sont retournées chez elles, elles ont commencé à préparer des aromates pour aller embaumer Jésus, c'est-à-dire oindre Jésus au lendemain de la Pâque, c'est-à-dire après la résurrection. Embaumer Jésus, pas en faire une momie là, comme faisaient les Égyptiens. C'est de loindre de parfums pour éviter que la décomposition, c'est combattre les odeurs contre la décomposition du corps. Autrement dit, elles ne s'attendent pas à la résurrection le troisième jour. Elles s'attendent à voir un mort qui se décompose. Malgré tout ce qui leur a été dit, elles préparent à prendre soin de Jésus. C'est très louable, dans le sens qu'on se souvient de Lazare là, qui est resté, comment était son état, l'état de son corps quand Jésus le ressuscite le troisième jour. Ça ne sentait pas bon. Il y a une, ça, ça demande l'affection qu'ils ont, qu ont pour Jésus de vouloir aller toucher ou rendre trois jours après. C'est assez fort là. L'attachement qu'elles ont, qu ont pour Jésus. Et en préparant les aromates là avant le sabbat, elles ont continué, compte on tenu les autres évangiles, à préparer d'autres aromates après le sabbat, pour se lever très tôt lundi, euh, dimanche matin, pour aller l'embaumer. Et elles se souvenaient qu'elles ont vu Joseph rouler une grande pierre devant le, le, le, le, le tombeau. L'information qu'elles ont peut-être pas, c'est que le jour du sabbat, là, les autorités religieuses sont allées voir Pilate pour lui dire « On se souvient, nous, <rire> que cet imposteur avait dit « Je ressusciterai le troisième jour ». Alors envoie des gardes pour s'assurer que ça ne se produise pas, de peur que ses disciples aillent voler le corps et venir raconter qu'il est ressuscité. Il dit que c'était une posture, ce répit que la première. Eux se souviennent qu'il a dit ça, mais pas les disciples. Donc, ils ne savent pas qu'il y a des gardes, parce que ça, cette conversation a eu lieu samedi. Les gardes ont été postés samedi. Ils ne se souviennent pas, mais leur préoccupation, c'est la pierre. Et dans l'évangile, le texte de Matthieu, ça nous dit un tout petit peu comment la pierre a été ôtée là, de façon miraculeuse par Dieu avec un ange qui est descendu du ciel. Alors, voyez-vous comment, par manque de foi, quand on ne croit pas Dieu comme il faut, quand on ne croit pas des vérités fondamentales, On peut mettre autant d'énergie pour faire quelque chose, alors que ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Jésus, ce qu'il leur demande, c'est croyez. Elles ne sont pas là pour, waouh, on va voir ce qui va se passer quand il va ressusciter. Non, elles sont là, il est mort, il est parti, il va pourrir, il va décomposer. On va lui donner les derniers soins qu'on peut lui donner. Le, le motif de leur déplacement, ce n'est pas la foi. Malheureusement, même si ce qu'elles font, font est beau, mais c'est de l'incrédulité. De de l'incrédulité Alors, quand elles sont là avec ce bagage, je peux dire, cette compréhension-là, cette compréhension, façon de comprendre les Écritures, ce bagage théologique, Jésus est mort, il est mort, Il était le Messie, oui, il était un prophète puissant en œuvre, oui, mais les mots ne ressuscitera plus. C'est avec ça là qu'elles sont devant, de, devant le tombeau là. Quand elles sont là, elles vont entrer dans le sépulcre, comme on l'a lu, on l'a lu, et vont être très surprises. C'est à quoi ça attend, c'est parce qu'ils voient. Elles vont très être surprises. Que dit le texte Elles vont voir un jeune homme assis, à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles vont être épouvantées. Où est le corps Où est Jésus Si vous lisez euh, dans le même texte dans l'évangile des gens, Marie de Magdalène, elle pleure. Là. Ils l'ont mis où <rire> Vous l'avez mis où Je veux mon Seigneur mort. Je veux le oindre. Et l'ange va leur dire, il n'est pas ici, il est ressuscité. Luc précise, elles ne savaient pas quoi penser. Elles ont peur. Elles sont épouvantées. Mais l'ange ajoute, chose de merveilleux, Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus-Christ de Nazareth qui est crucifié, qui a été crucifié. Il est ressuscité. C'est le premier à nous annoncer cette merveilleuse nouvelle. Christ est ressuscité. Cette nouvelle nous est annoncée de la part de Dieu directement qu'il a ressuscité au travers d'un ange. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Autrement dit, il a vaincu la mort. Il a vaincu l'enfer. Quand on lit le même texte dans Luc, l'ange leur dit, pourquoi cherchez-vous celui qui vit parmi les morts? Pourquoi cherchez-vous celui qui vit parmi les morts? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Que vous a-t-il dit? Et Luc va préciser... Elles se souvint des paroles de Jésus. Elles se sont souvenues, mais ont-elles cru? Alors, ces femmes qui sont profondément troublées de la part de cette nouvelle puissante qu'elles apprennent de Dieu, elles ont ce sentiment de peur qui va leur traverser l'esprit parce que Nous, c'est quelque chose qu'on a lu et relu, mais quelqu'un va si mettre à, à, à leur place dans le temps qu'il entend pour la première fois. Ce <rire> n'est pas du tout évident. Mais l'ange dit, soyez sans crainte, c'est ce qu'il vous a dit. Parce que vous êtes venu prendre soin d'un mort, je vais maintenant vous dire quoi faire si vous croyez que votre Seigneur est ressuscité. Ce n'est pas la même chose. <rire> être motivé sur la base d'une fausse doctrine et être motivé sur la base de la foi, je crois en Jésus-Christ, mort, ressuscité, on ne fait pas les mêmes choses. On ne produit pas les mêmes œuvres, on ne porte pas les mêmes fruits. Et ce que Jésus va leur demander, c'est, on ne sait pas ce que sont devenues les huiles parfumées, là, mais allez <rire> voir mes disciples pour leur dire que je suis ressuscité. C'est ça, je vous en fais des témoins de ma résurrection pour que vous alliez le dire aux gens que je vous pointe, que je vous montre. Et c'est là que Marc nous, euh, nous rapporte que, au verset euh, 8, qu'elle ne dit rien à personne à cause de leur effroi. Sur le plan humain, on peut comprendre. On peut comprendre ce qu'elles vivent. Elles sont troublées, elles ne savent pas quoi penser. Elles n'ont probablement pas l'esprit en place, elles n'ont probablement pas de force. On peut comprendre. Mais, quand on lit les autres textes, Luc, Matthieu, Jean, on comprend que et même les témoignages des disciples qui sont sur le chemin d'Emmaüs, elles vont passer de ce sentiment de peur, parce qu'elles sont vraiment troublées, liées par la peur, elles finiront par l'annoncer aux frères. Elles vont finir par l'annoncer. Et même Marc, quand on lit Matthieu, on comprendra quelque part, le Seigneur est intervenu, le Seigneur leur est apparu, et leur a dit, soyez sans crainte. « Allez dire à mes frères, allez dire à vos frères, allez dire à mes disciples qu'on se voit en Galilée, <rire> que je vous précède en Galilée. Soyez sans crainte, croyez et allez l'annoncer. » Et ce que je vais vous faire remarquer ici, là, si on arrête de parler de ces femmes pour parler de nous, c'est que C'est très important qu'on s'attache à ce que Jésus-Christ dit. Même quand on ne comprend pas, croyons. Il nous le fera comprendre autant voulu, autant convenu. Parce que si nous ne croyons pas, nous allons vivre une situation qui vient chercher notre foi. Notre incrédulité sera mise en évidence et nous allons comme ces femmes par moment faire des choses qui ne sont pas fondées sur la foi, vraiment la foi authentique en Jésus Christ mais par nos croyances parce qu'on pense que c'est bon, c'est ce qu'il veut faire c'est ce qu'on doit faire, comme elle pense qu'il faut aller embaumer le corps plutôt que d'agir selon la volonté de Christ en étant en parfaite communion avec lui important de s'attacher aux paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu. C'est important de s'attacher à l'évangile tel qu'il nous a été annoncé. La deuxième réaction qui est rapportée par Marc ici quand on attend une vérité biblique qui nous dépasse, c'est de banaliser la chose. Tourner ça en blague. Ridiculiser la chose. Questionner la chose. Diluer la chose par toutes sortes de, de discours. Si on va lire le verset 10, elles vont apporter la nouvelle... À ceux, qui en avaient été, à ceux qui avaient été avec lui, ils s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent ces choses, quand ils, ils entendirent qu'ils vivaient et qu'elle avaient vu, ils ne crurent point. Marc ici parle de Marie de Magdalene, mais les autres évangiles rapportent la même scène, mais rapportée par toutes les femmes qui, prêtes, qui ont été témoins de l'annonce de la résurrection de Jésus-Christ. Ici, Marc nous dit simplement que les disciples n'ont pas cru. Mais en lisant ailleurs, ce n'est pas juste qu'ils n'ont pas cru, c'est qu'ils ont banalisé. Ils ont banalisé la chose. Alors, qui sont ceux qui banalisent la chose? Ce sont des disciples qui ont perdu toute espérance parce que pour eux, leur espérance est morte. Jésus-Christ est mort, tout ce qu'ils ont pensé, comme ils disent eux-mêmes là quand ils sont sur le chemin de Marius là, on pensait que c'est lui qui nous sauverait, on pensait que c'est lui qui viendrait, mais voici trois jours qu'il est mort. Ils sont dans l'affliction, comme toute âme humaine, ils sont dans l'affliction, ils ont besoin de consolation, ils ont besoin d'être fortifiés, ils ont besoin d'être relevés, ils ont reçu un coup très difficile dans leur foi avec la crucifixion de Jésus-Christ. Et on vous souvient, dans Luc 17, là quand ils sont effectivement sur le chemin d'Emmaüs, que Jésus va leur apparaître sous une, forme ont, ont, sous une telle forme qu'ils ne l'ont pas reconnue. Jésus va leur demander, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes. Ils sont tout tristes. Et Jean, lui, nous précise que car ils ne comprenaient pas encore, selon les Écritures, que Jésus-Christ devait rester des morts. C'est vraiment un sujet de tristesse. Et peu importe la source de la tristesse, le point fondamental, c'est que ce sont des âmes, en ce moment précis, qui ont besoin de Dieu. Quand tout, toute âme qui vit de l'incrédulité a besoin d'être relevée, d'être guérie, d'être fortifiée par Dieu. Ils sont dans cette situation-là. Alors... Mais quand on leur annonce la nouvelle dont ils ont besoin pour retrouver la joie, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, oh, ce sont des rêveries. Ces femmes racontent des rêveries. Ils ne crurent pas ces femmes. Ils doutent de leur témoignage. Ils témoignent même par là, eux-mêmes, qu'ils sont encore sous la loi. Parce que, dans la loi, effectivement, les femmes ne sont pas attitrées parmi les témoins quand on nous dit qu'il faut deux ou trois témoins pour qu'un témoignage soit recevable. étant dans cet état-là, c'est sûr qu'ils banalisent la chose. Oh. C'est des femmes. Ce pas moi qui les dis. Hein? <rire> Mais c'est Jésus qui les a choisis pour être ses témoins. <rire> Le point c'est que Ils trouvent toutes sortes d'excuses pour ne pas croire. C'est trop pour eux. Et je vous en fais la démonstration là, dimanche, quand Jésus ressuscite, il y a cinq apparitions le même jour. D'abord à Marie, aux femmes qui revenaient du sépulcre, à Pierre, aux disciples qui étaient sur le chemin de Maïs, à chaque fois que le Seigneur multiplie les témoins, c'est comme si l'incrédulité augmente. Les cœurs s'endurcissent davantage. Il va même en rester un, parce qu'à un moment donné, il va apparaître aux dix disciples. Il manquait un, Thomas. Quand un témoin revient, il y a dix témoins, plus tous les autres, <rire> incluant les femmes, qui lui disent, oui, il est ressuscité. Il dit, non, non, non, non. non. Dix, un contre dix, non. Donc, ce n'est pas une question, ce n'est pas une excuse de dire, c'est le témoignage des femmes. C'est que le cœur n'est pas là. Et c'est cette incrédulité que Jésus met en évidence. Alors, Que leur dit Jésus, que dit Jésus euh, que, qu quel, Quelle nouvelle envoie ces hommes-là, ces gens-là euh, Quelle nouvelle Jésus leur envoie à travers des, les témoins, -là, les premiers témoins, les femmes Allez leur dire, allez dire à ses disciples, à Pierre, qu'ils vous précèdent en Galilée. Si on reste dans le texte de Marc, est-ce qu'ils sont partis Ils vont y aller plus tard. Mais ce n'est pas immédiat. Il aura fallu que le Seigneur leur apparaisse plusieurs fois dans la région de Jérusalem avant qu'ils croient et se déplacent. Voyez-vous autant pour les femmes qui, voulant bien faire, se sont levées, ont mis des efforts pour faire quelque chose, mais le mobile, ce n'est pas la foi. Autant ses disciples, ces hommes, le Seigneur leur demande, faites ceci, mais comme ils ne croient pas, comme ils ont les cœurs endurcis, comme ils n'ont pas cru Jésus quand il leur a dit, je ressusciterai, ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas. Ils veulent des preuves. Et nous, aujourd'hui, Quand quelqu'un nous prêche Christ, quand nous recevons l'exhortation que nous trouvons difficile, quelle est notre réaction? Est-ce que je banalise ce que j'entends? Je ridiculise? Je demande que Dieu multiplie des preuves, des preuves, des preuves, des preuves, des preuves et des témoins avant de croire? Alors qu'on voit clairement, ce n'est pas le nombre de témoins qui donne la foi. <rire> c'est Dieu qui donne la foi. Et c'est d'ailleurs le dernier point que je souhaite faire avec vous par rapport à ces disciples. C'est que l'apparition la que Marc nous rapporte au verset 13. Au verset 14, pardon. Enfin, il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et la, et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Ça vaut la peine de lire cette apparition-là un tout petit peu et j'en ai fini. C'est rapporté dans Luc chapitre 24, là, au verset, les versets 36 à 45. Alors, c'est dit, tandis qu'il parlait, c'est-à-dire, il y a des gens, que, il y a deux disciples qui sont motivés, ils reviennent des Mahus, ils ont, Jésus leur est apparu, Jésus s'est révélé à eux, il vient d'apparaître à Pierre, euh, et ils sont en train de discuter de tout ça. Donc, tandis qu'ils parlaient de la sorte, Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit La paix soit avec vous. Saisi des frayeurs et des épouvantes aussi, malgré toutes les preuves, il croyait voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés pourquoi pareil pensées se lève telles dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra les mains et ses pieds. Il avait été crucifié. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore. Dans leur joie, ils ne croyaient pas encore. Pareil pour les femmes. Vous lisez l'histoire dans Matthieu. Elles vont retourner vers les disciples pour leur dire que Jésus est crucifié. Il y a deux sentiments qui les animent. La peur et la joie. Mais pas la foi encore. Même dans leur joie, ils ne croyaient pas encore. Et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit... Avez-vous ici quelque chose à manger? Il lui présentait du poisson, rôti rôti, un rayon de miel. Il en prit, il en mangea devant eux. Puis il leur dit C'est là ce que je vous disais, alors que j'étais encore avec vous, qu'il fallait que ça accomplisse, accomplisse ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Qu'est-ce qu'il dit aux femmes? Voici ce qu'il vous a dit, et elles se souviennent des Écritures, de la parole de Dieu. C'est de là que vient la foi. Hein? Romain va le dire: la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole, pas de Dieu. De Dieu, c'est vrai, mais plus précis. De Christ! Qui a dit, « Je ressusciterai le troisième jour. » Est-ce que la parole de Christ est suffisante pour nous, pour obéir? Est-ce que la parole qui sort de la bouche de Jésus-Christ est suffisante pour toi pour que tu crois et que tu lui conserves ta vie, pour que tu laisses tomber tes croyances, peu importe ce que tu as cru auparavant avant de les rencontrer? Est-ce qu'elle est suffisante pour que tu dises, oui, le témoin là qui me parle, c'est un enfant, c'est une femme, c'est un jeune, il n'a pas l'air sage. Peu importe le témoin, est-ce que si tu entends parler Jésus-Christ, <rire> c'est suffisant pour que tu dises, oui, c'est difficile, oui, je ne comprends pas, oui, j'ai peur, mais je vais obéir. Et Jésus, Dieu en nous, donnant, en nous montrant ces gens-là, en nous donnant ces exemples-là, ce qu'il veut venir chercher, ce qu'il veut mettre en évidence au travers, c'est comment l'évangile de Jésus-Christ vient impacter nos vies. Ça vient impacter nos vies parce que ça vient établir une relation de confiance parfaite entre nous et Jésus-Christ. Comme on le disait tantôt dans nos témoignages, dans nos prières. Notre meilleur ami, notre père, notre Seigneur, notre Dieu, notre confident. Ce qui signifie que sa parole, Gilles l'a dit dans sa prière, nous nourrit. On s'appuie sur sa parole pour agir. Parce que je pense être bon. Sinon, on va se retrouver à embaumer les morts, <rire> au lieu de servir les vivants. À quoi ça sert, de loin de l'huile parfumée, même si le parfum sent très bon, que d'être témoin de la résurrection, d'aller là où Jésus m'envoie, et de servir Jésus en étant en communion avec lui, parce que je sais que je fais ce qu'il m'a demandé. Alors, l'apôtre Paul nous dit, en toute humilité, dans un contexte où, comme de nos jours, la résurrection des morts était contestée par toutes sortes d'enseignants, de faux enseignants. Et quand il écrit aux habitants de Corinthe et à nous aussi, pour nous rappeler de nous attacher à la vérité, sans nous laisser distraire par rien. Il va dire, je vous rappelle frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvé. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai annoncé avant toute chose, comme je l'ai reçu, pardon, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures. Il est mort pour nos péchés. Ailleurs, il va ajouter là. Il est ressuscité pour notre justification. Ressuscité pour que en, en sa résurrection nous soyons Dieu nous, nous, En croyant en sa résurrection, Dieu nous justifie. Hein? Comme il est écrit dans un roman, si je crois qu'il est ressuscité des morts, tu seras sauvé. et qu'il a été enseveli et qu'il est resté le troisième jour selon les Écritures. Et c'est ce qu'il nous a dit. Et l'appel, c'est de croire ce que Jésus dit. De croire ce que Jésus dit. Et cela, peu importe le contexte. Donc, on est dans le contexte de la résurrection, dans le contexte d'exhortation entre nous, dans le contexte des relations entre frères et sœurs, ce qui prime, c'est ce que Jésus dit. Qu'est-ce que Jésus dit Oui, c'est difficile, d'accord, mais c'est ce qu'il dit. Amen.